La foule n'aime pas les gens, le gros temps aime la houle, et la houle n'a pas le temps. Chaque instant tourne la boule, et déboule les instants, la vie des gens se déroule, et s'enroule gentiment. Alors nous, on se saoule, et sous le vent, s'étend. Alors nous, on se saoule, et sous le vent, on s'étend. Ruinant, le commande de oh. Où je ne suis quand simplement penser et croire, ne plus choix, tout simplement en, en écrivant des histoires, refaire l'histoire en criant, les gens restent dans leur brouillard, les This is